m'espère belle écoute on est rendu au truc numéro 5 je suis tellement contente tu es à moitié du chemin pour te permettre de vraiment installer des trucs qui vont apporter de la liberté qui vont permettre de changer vraiment ton mindset et te donner la chance de redevenir la bosse de ta vie hein? quand je dis la bosse de ta vie tu as bien compris que c'est de reprendre ce pouvoir là de revenir à à toi et, et, et que la meilleure place où tu dois mettre ton énergie, c'est sur toi-même. Et je t'accueille, on est tout, tout petit matin euh, dans la maison, ma petite famille dort. Euh, J'ai voulu partager avec toi mon truc numéro 5 euh, qui est... Euh, trois c'est en trois étapes pour euh, pour te permettre de débuter ta journée euh, et te remplir d'énergie de te mettre dans un minding positif euh, et agréable quel que soit comment tu te lèves je ne sais pas toi si tu as tendance à te lever paso moi, moi pour moi j'adore me lever le matin je suis toujours de bonne main remplie d'énergie je te lève très très tôt euh, je me couche tôt je me lève très tôt je Parce que c'est ça. J'aime cette quiétude-là. J'aime ce moment-là, le matin ou même presque la nuit, où tout est endormi. J'ai l'impression que je suis dans une belle bulle et ça me fait du bien. Et, et euh, cette routine-là, euh, je l'ai prise d'un homme que j'admire beaucoup qui s'appelle Anthony Robbins. Euh, ça ressemble à ce que je fais euh, déjà, que je connais bien. On utilise beaucoup la visualisation, beaucoup aussi toute euh, la capacité du cerveau. Hein. Tu le sais, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Donc, on utilise cette capacité-là de mémoire, comme tu as vu euh, dans le truc numéro 1 Donc, écoute, on commence déjà. Euh, comme je t'ai dit, ça va être trois étapes euh, distinctes. Et euh, la première étape, bien, c'est la respiration. Et cette forme de respiration-là qu'on va faire ensemble, euh, que tu fais euh, cinq, six fois, euh, ça crée vraiment de l'énergie. Donc, voilà. Je m'occupe un petit peu. Tu lèves les bras, t'inspires et t'expires. Toujours par le nez. Et idéalement, tu vas fermer les yeux. Là, je le sais que tu as les yeux ouverts pour me regarder, mais tu montes. Fais le mouvement de façon vigoureuse. Vraiment pour... Ça stimule. Ça vient vraiment stimuler. Évidemment, euh, euh, tu peux te mouger prendre le temps vraiment pour être capable de bien respirer. Mais c'est... Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Déjà, tu peux sentir une certaine chaleur prendre l'espace dans ton corps. Un coup, t'as terminé ces respirations-là. Tu vas te poser. Tu peux le faire assis, tu peux le faire debout. Mais quand tu es assis, ça permet vraiment de laisser ouf, tout ça redescendre. Tu tes yeux. Et tu vas laisser monter des moments. Deux, trois moments. Où tu es rempli de gratitude. Des moments où, où tu es dans l'amour. Dans le bien-être. Ces moments-là peuvent dater de ton enfance, de ton adolescence. N'importe quand de ta vie. Ou même diable. Et tu vas t'en imprégner. Tu n'en fais un à la fois. Tu prends le temps de revivre complètement avec tous tes sens. Tu le vis totalement. Ressen dans ton corps quand tu te sens aimé, quand tu es dans l'amour es de la gratitude. Qu'est-ce que tu ressens? Laisse tout ton corps revivre totalement pleinement à ce moment. Faisons un, deux, trois. chercher des moments de cloire des moments de réussite des moments de fierté et soit garder encore les yeux fermés et soit revivre pleinement et totalement tous ces moments Tu la à quel point c'est agréable, à quel point tu es forte, quel point ta vie peut être remplie de moments extraordinaires. Et lorsque tu le sens bien, faut penser à trois choses que tu as envie d'accomplir. Tu vas prendre le temps d'y voir ces choses-là une à la fois. vois toutes les détails entendre les mots faisant un accomplissement dans la réussite dans la teinte Et laisse toutes ces images, cette énergie, ce sentiment que tu as dans le corps prendre toute la place pour te permettre d'ouvrir les yeux et de partir ta journée avec tout ce que tu ressens présentement dans ton corps. Voilà. Fais ça à tous les jours. Tu peux même le faire plusieurs fois dans ta journée si tu as le besoin. et pas de limite à ça. Hein? Tu peux en abuser, profiter, compulser. Et pour celle-là en particulier, le téléchargement de l'audio est peut-être intéressant pour te permettre justement de réécouter ça puis de faire cet exercice-là avec moi. Je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse.